Ewa. Eh ouah, chia, mon âme. Lady Z gentleman, si roff fils d'Aptereman, la voix qui entre les mannes, le flow dont tu as des réman sont tous grands comme disent le chicano, ce qu'on t'hicane. I can't c'est plus à la jamais, qu'aucun ken. Je pas l'américaine, André dégage. La mafia africaine, André, protège ta métel vira pas la briquette, je crois très bien, elle est même. Je crois à quoi elle va encore, j'aime à déterminer ma façon d'être Ma façon d'agir, prophète en fait ma façon d'être Tritrice sur scène, la rage la voie El par ma fenêtre. On ouais, les plus qu'être doux pour apparaître Tu veux trop jouer le grec, moi je te réduis en caffrine, je Appelle les brochettes pour un de steaks J'ai de la rissais, retraite pas Poussé à me servir de la caffrine, on est juste une bande de jeunes qui se vend la gueule à de machines dans fresque-clan, dans le coin. pas du genre à baisser son front mais à serrer les points, Un conseil, serrer les dents Style élégant, Africain, chose évidente On avance, main la la main on avance, Le pas du genre à baisser son froid mais à serrer le points Un conseil serrer les dents ouais Style élégant, africain, chose évident, on avance, main dans hey, la main hey, hey, Regarde le gros hey, il a pas gagné au loto oui. Il est pas constitué avec son pur style rotot oh, oui. Sur mon album j'ai invité tous mes poteaux On leur applon je leur ai dit Il est sans armes et sans couteau Pas de confusion Il n'est plus question de fusion Si je me fie à mes pulsions je regarde pris ton réclusion J'aurais pu dire que je t'envoie la perfusion Mais bon devant mon pote MK oh. hey. en conclusion Eh hey mec perds pas ton temps et si c'est le mec slow du centre exclant T'es pas content c'est œil hey, pour un ou dents pour temps. La compétition nous on s'en fout ça Demande à Nixas ce qui compte pour nous c'est qu'on est qu ait, ça Je fais ça fin fini, je fais chaud de C'est le centre exclant la mafia africaine dans ta ville bro. Encore une tragédie, c'est des DJ médias Pas de comédie, qu'est-ce qu que t'en Le centre exclant dans le coin Pas du genre à baisser son front mais à serrer les poings Un conseil, serrez les ouest. style élégant, africain, chose évidente, on avance, main dans la main presque clans, dans le coin, point du genre à baisser son froc, mais à serrer les poings Un conseil, serrez les dents, style élégant, africain, chose évident, on avance, main dans la main En termes honnêtes, j'ai thermomètres, j'ai tellement mette, de mètre, mètre, que je vais mettre, leur soi-disant funeste, rap lui de funeste En circuit, sans dans le, le blé des maîtres, je m'être déroulé avec le 113 fred à, à des kilomètres, on déroule les plus de sans stèle, j'écoute ce putain te de texte qui me être plus d'un maître Et eh, rappelle à l'élève qu'on ne dépasse pas le maître mm Jourap universel fourni par des êtres humains Comme toi et moi, mais nous c'est main dans la main Équipe de cité, toujours pas assisté Assis, sont bien bien insister, et là tu peux assister à nous voir cité, à quitter ta cité Informe ton entourage, que c'est durable de qualité Le clan est sorti, cherche pas à On pourrait violer bien plus que ton intimité Sans sort presque dans le coin Pas du genre à baisser son front, mais à serrer les bras Un conseil, serrer les dents style élégant Africain, chose évidente, on avance main Point, un conseil, serrez les temps, ouais, est élégant Africain, chose évidente, on avance main dans la main sans s'en dans le coin, pas du genre à baisser son front Mais à serrer les points, point. un conseil, serré les l'Ouest, il est élégant 113, l'album